de jour en jour de plus en plus ensoleillé déjà beaucoup de soleil aujourd'hui 23 à 27 degrés puis du soleil encore demain 25 à localement 30 degrés puis mercredi ça va devenir franchement un petit peu étouffant il faut le reconnaître avec 28 à 34 peut-être même localement 35 degrés avant évidemment de connaître un épisode orageux qui est a priori prévu pour jeudi Vous écoutez Vivacité, il est 8h et à la une de l'actualité, la nouvelle liste des métiers en pénurie en Wallonie. Une liste que le forum publiera dans la journée mais que nous vous dévoilons en primeur ce matin, 15 nouveaux métiers en pénurie. On va trouver des carleurs cette fois-ci mais également des chefs de projet informatiques, des techniciens de laboratoire dans les biothèques et pour la première fois, c'est vraiment une grande première, les médecins généralistes détail de ces pénuries à suivre dans une minute. Une minute de silence partout en France, aujourd'hui après l'attentat de Nice, mais dans le monde politique, malgré la tragédie, ce n'est pas vraiment l'Union Nationale. Nouvelle critique hier soir, celle de Nicolas Sarkozy. Il y a 25 ans, l'assassinat d'André Kohl's. Un quart de siècle plus tard, la campagne du ministre d'État veut continuer à entretenir sa mémoire. Qui, pour succéder à Marc Wilmot à la tête des Diables Rouges, nous feront le point sur les noms qui circulent maintenant que Michel Preudhomme n'est plus dans la course. Et puis de nouveaux pensionnaires au parc animalier, des grottes de Han, des chiens vivrins qui, en réalité, sont tout sauf des chiens. Le journal avec vous, Christophe Grandjean. Alors un petit coup de pouce ce matin pour les jeunes qui hésitent sur leur futur métier. Oui, ce coup de pouce, c'est la liste des métiers en pénurie en Wallonie. Une liste que nous vous révélons ce matin en exclusivité. 15 nouveaux métiers sont en pénurie, Lionel De Neubourg. Oui, 15 jobs pour lesquels les offres d'emploi mettent de plus en plus de temps à trouver preneur. Et ça va dans des horizons très Très différent, c'est ce que nous dit Marie-Christine Van Bokestal, c'est l'administratrice générale du Forum. Ils entrent, si je puis dire, dans, dans le hit-parade pour la première fois. Et de nouveau, on va balayer euh, tous les niveaux. On va trouver des carleurs cette fois-ci, mais également des chefs de projet informatique les techniciens de laboratoire dans les bibliothèques, et pour la première fois, c'est vraiment une grande première, les médecins généralistes. On y ajoute les architectes, les géomètres ou encore, nous dit le forum, les chaudronniers, ceux qui travaillent la tôle et les métaux. Et donc, ça veut dire que c'est dans ces filières qu'il faut se lancer, Lionel, si on est jeune aujourd'hui On va dire que ça permet de, de rendre plus clair les débouchés euh, et les chances aussi d'être embauché. On sait que beaucoup de jeunes hésitent en ce moment sur leur future orientation. Donc, ça peut entrer dans la balance au moment de choisir des études. Et cette liste, elle est aussi utile pour les demandeurs d'emploi ou les personnes qui veulent réorienter leur carrière. En tout, il y a actuellement une cinquantaine de jobs, dits en pénurie. Et certains depuis des années, c'est le cas des bouchers, des pâtissiers ou encore des ingénieurs. Des ingénieurs, il en faudrait 500 de plus par an, disent les entreprises. Merci Lionel. Lionel De Neubourg avec Fabien Vanekout. Cette liste des métiers en pénurie est disponible sur le site internet du Forum. Un accident spectaculaire hier soir à la Foire du Midi à Bruxelles. La nacelle d'une attraction s'est détachée alors que l'attraction était en pleine action. Le Shake, c'est le nom de cette attraction, une plateforme qui se redresse avec des nacelles qui tournent dessus. Par chance, les passagers étaient bien attachés et il n'y a eu aucun blessé. Une enquête devra déterminer ce qui s'est passé. En attendant, l'attraction reste fermée. La Belgique et la région liégeoise en particulier se souvient d'André Kohl's aujourd'hui. Il y a tout juste 25 ans aujourd'hui qu'André Kohl's était assassiné sur le parking de son immeuble à Cointe, sur les hauteurs de Liège. Plusieurs hommages sont prévus aujourd'hui en mémoire du ministre d'État socialiste. Un dépôt de fleurs dans le parc communal de Flémal et des discours ce soir en présence de plusieurs personnalités du Parti socialiste. Marie-Hélène Joiret était la compagne d'André Kohl's à l'époque. Elle explique pourquoi il est important, selon elle d'entretenir la mémoire de celui qu'on appelait le maître de Flémalle. C'est quelqu'un qui a marqué euh, très fort l'histoire de, de notre pays. Je pense que sa, sa vie entière a été consacrée à la chose politique, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et, et bon, le temps passe et on oublie un petit peu qui, est, euh, qui était André Coles. Euh, il est souvent réduit, soit à une image de, un peu caricaturale d'un homme politique des années euh, 70-80, toujours vitupérant, etc. Ou alors réduit simplement au titre d'un procès, puisqu'on parle du, du, du procès Et donc je pense que c'est vraiment réducteur euh, par rapport à, à, au combat qu'il a mené, par rapport à la vie qu'il a vraiment sacrifiée à, à la chose politique, comme je le disais, et, et au, au bien-être de, de ses concitoyens. Hélène Joiret elle compagne d'André Kohls, s'interrogeait par Anne-Catherine Croufer. Un quart de siècle plus tard, l'assassinat d'André Kohls reste très nébuleux. Les tueurs ont été condamnés, de même que des proches d'André Kohls, Mais on ne sait toujours pas qui a commandité cet assassinat. Une minute de silence partout en France aujourd'hui. Un moment de recueillement qui sera observé partout en France à midi. Troisième et dernier jour de deuil national ce lundi après l'attentat de Nice. Mais l'appel du président François Hollande à s'unir n'a pas été totalement entendu dans la classe politique. Depuis trois jours, les critiques fusent. celles notamment de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. J'ai été chef de l'État. Je sais que le risque zéro n'existe pas. Je le sais parfaitement. Et je sais qu'on ne se bat pas et qu'on ne se déchire pas alors que des victimes n'ont pas encore été enterrées. Mais je veux dire, parce que c'est la vérité, que tout ce qui aurait dû être fait depuis 18 mois, vous m'entendez, ne l'a pas été. Qu'auriez-vous fait et de ça, plus Est-ce que vous pensez que vous, à l'Élysée, vous auriez pu empêcher cet attentat Qu'auriez-vous fait de plus Madame, l'enquête est, est, est en cours et je ne dirai jamais que j'aurais pu éviter ceci ou cela. Respectons les victimes. Mais tout n'a pas été fait. Pourquoi D'abord, il faut qu'on comprenne qu'on est en guerre, une guerre totale. Nos ennemis n'ont pas de tabou, pas de frontières, pas de principes. Donc je vais employer des mots forts. Ça sera eux ou nous. Et c'est une question de détermination. Pas de détermination au lendemain du drame épouvantable de Nice. De détermination pendant plusieurs années parce que ça va être long. Nicolas Sarkozy, hier soir, au 20h de TF1. L'enquête continue sur l'attentat de Nice. Il s'agit notamment de déterminer si le tueur Mohamed Lawesh Boulel avait des complices. Au moins six personnes de son entourage sont toujours en garde à vue ce matin. Aux états unis trois policiers tués à Bâton Rouge en Louisiane et trois autres blessés. C'est le dernier bilan fourni par le maire de la ville. Ces policiers ont été pris dans une fusillade, le tireur a été abattu. Il s'agirait d'un jeune homme noir de 29 ans, on ignore les raisons de son acte. Les dernières informations avec Frédéric Carbone. Les policiers ont été pris pour cible alors qu'ils répondaient à un appel d'urgence. D'après une chaîne de télévision locale, un suspect avait été repéré avec un fusil d'assaut aux abords du quartier général de la police dans la capitale de la Louisiane. Des témoins parlent de 10 à 12 coups de feu, bâton rouge et l'épicentre depuis deux semaines de la protestation contre les bavures policières après la mort d'un homme noir tué dans la rue. S'agit-il comme à Dallas d'un guet-apens S'agit-il d'une tentative d'arrestation qui tourne à la tragédie ces derniers jours Plusieurs personnes avaient été arrêtées à bâton rouge après avoir formulé des menaces de mort à l'encontre de la police. La tension est extrême dans cette ville pauvre où les relations entre communautés sont difficiles. Et de manière générale, d'après un sondage du Washington Post, les deux tiers des Américains considèrent que les relations entre Noirs et Blancs se sont dégradées ces dernières années. Rien n'indique toutefois à cette heure-ci que cette fusillade soit liée directement à la question raciale. Frédéric Carbon de Radio France aux États-Unis. En Turquie, plusieurs milliers de personnes sont descendues à nouveau dans les rues cette nuit. Des milliers de partisans du président Erdogan qui dénoncent la tentative de coup d'état militaire. Benoît Feit, vous êtes notre envoyé spécial en Turquie. Toute cette foule qui manifeste est un peu la partie visible de l'iceberg, mais en Turquie, il y a aussi toute une partie de la population opposée au président et qui elle se terre dans le silence. Absolument. Nous avons essayé de contacter plusieurs opposants au régime Erdogan. Ce sont des militants associatifs, notamment, qui militent pour les, les droits des femmes, qui militent pour la démocratie, pour le respect des droits fondamentaux. Jusqu'à présent, personne n'a accepté nos demandes d'interview, euh, pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont peur de le dire, ils ont peur des représailles quelques heures à peine après ce putsch manqué, le régime durcit euh, véritablement sa, sa répression, comme on a pu l'entendre, et euh, personne ne sait réellement à quelle sauce il va être mangé à l'avenir. Donc par prudence, tous les contacts que nous avons essayé de, bah, de contacter justement ont refusé de nous parler jusqu'à présent. Il y a évidemment toute l'autre partie du pays, ces 50% d'électeurs de l'AKP, le parti du président Erdogan, qui lui euh, est tout à fait visible dans la rue. On a pu le voir encore hier euh, à Taksim, la place centrale d'Istanbul, mais aussi à Ankara et d'autres villes du pays. Il y a véritablement aujourd'hui une ligne de fracture en Turquie entre les opposants à Erdogan qui se taisent et qui ont peur pour leur avenir. Et en face, eh bien, tous les partisans du président qui, eux, fêtent ce putsch manqué un petit peu comme ils auraient fêté une victoire de leur équipe nationale de football. C'est assez impressionnant. Il y a des drapeaux un petit peu partout. Et euh, les gens, ont l'air très heureux. Par contre, les opposants, eux, on ne les voit pas. Et l'autoritarisme de Recep Erdogan, Benoît, pourrait à l'avenir encore se renforcer puisque le président turc envisage de rétablir la peine de mort peine de mort qu'il avait par ailleurs lui-même abolie en 2004 lorsqu'il venait d'arriver au pouvoir comme Premier ministre avec son parti l'AKP, un parti religieux conservateur qui négociait à l'époque une possible adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Alors pour rejoindre les standards européens, eh bien, une des mesures symboliques qui lui était demandée c'était d'abolir la peine de mort. Il l'avait fait à l'époque mais entre temps, eh bien, ces négociations d'adhésion avec l'Union Européenne sont pour le moins au point mort, c'est le moins qu'on puisse dire. On assiste depuis plusieurs années à un durcissement du régime et on imagine difficilement Aujourd'hui, la Turquie a adhéré à l'Union européenne, vu ce durcissement, justement. Alors, Erdogan, aujourd'hui, euh, évoque un possible rétablissement de la peine de mort pour les putschistes, dit-il. Mais bon, on peut éventuellement, évidemment, craindre des procès expéditifs, euh, surtout dans la foulée de ce coup d'État. Il faut rappeler qu'il y a près de 6000 personnes qui ont été arrêtées depuis. Et euh, on pourrait, évidemment, imaginer qu'à partir de ce rétablissement de la peine de mort, s'ouvrirait alors un régime de terreur pour tout qui s'opposerait au président Erdogan, ici, Et on sait qu'ils sont nombreux. Benoît Feit, notre envoyé spécial en Turquie. Merci Benoît. Et la situation en Turquie, il en sera question aujourd'hui à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il sera question aussi du Brexit, de la sortie euh, du Royaume-Uni euh, de l'Europe. Ce sera d'ailleurs la première réunion du euh, nouveau ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson avec ses homologues européens. Le 8-9 sport et un candidat en moins à la succession de Wilmots à la tête des Diables Rouges. Mais oui, puisque ce ne sera pas Michel Prodom, le nouvel homme fort des Diables Rouges. L'annonce a été faite hier par le principal intéressé lors du fan-day du club de Bruges, l'équipe avec laquelle il est sous contrat et avec qui il compte bien respecter ses engagements. Je me suis engagé auprès du club de Bruges Pour au minimum une année Ce n'est pas pour partir ou aller ailleurs J'ai dit que je pouvais le faire une fois Je vais tenir ma parole Je reste au club de Bruges Point Ce n'est pas la première fois que mon nom est cité Pour entraîner les Diables Rouges Mais je ne suis jamais libre Donc c'est assez difficile Ça me fait évidemment beaucoup plaisir Mais je pense qu'il y a d'autres très bons entraîneurs Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir mais je reste à Bruges. » et donc euh, sans Michel Prodom c'est donc la piste la plus sérieuse euh, qui disparaît alors qui pour euh, euh, succéder à Marc Wilmot Thibaut De Planck et euh eh bien on cite les noms de Dick Advocaat, qui a déjà entraîné euh, les diables on parle aussi de Gussi Ding coach d'Edan Hazard et de Thibaut Courtois l'année passée à Chelsea les noms du français Laurent Blanc ou de l'italien Cesare Prandelli sont également cités en tout cas l'Union Belge veut un coach expérimenté qui a réalisé des résultats probants sur la scène internationale et qui devra aussi se montrer flexible et s'adapter tactiquement à l'adversaire. Bref, il y a des noms qui sortent mais aucun ne sort véritablement du nom par rapport à celui de Marc Wilmot, euh, de Michel Prodom, pardon. Mm -hmm. Mais cette piste vient donc de se refermer. L'Union Belge attend les candidatures pour la fin du mois et voudrait annoncer son nouveau sélectionneur pour la mi-août. Encore un peu de patience. Donc, autour de France, 16e étape aujourd'hui entre Moiran en montagne et Berne en Suisse. Étape qui devrait sourire un sprinter puncher comme par exemple Greg Van Avermaet ou encore Peter Sagan ou Fabian Cancellara. Hier, c'est le Colombien Pantano qui s'est imposé. Pas de changement en tête du classement général, toujours dominé par le Britannique Christopher Froome. Le maillot jaune qui a d'ailleurs été surpris par ses principaux concurrents euh, parce qu'il ne tente rien contre lui. Oui, un peu. Un peu, mais je crois que tout le monde était euh, aux limites euh, C'était une étape très dure. C'était moins de 15 coureurs au final et faire une, une, heure, une grosse attaque là, c'était très difficile. C'était l'étape la plus difficile du Tour, plus difficile que dans les Pyrénées C'est difficile à dire je crois qu'après deux semaines tout le monde est un peu fatigué c'est normal. Le groupe de février, il était content de rester dans la roue et passer la journée Chris Froome interrogé par Jérôme ce ne manquait pas le journal du Tour un peu après 8h36 tout à l'heure. Le parc animalier des grottes de Han accueille une nouvelle espèce animale. Les visiteurs du parc touristique Namurois peuvent désormais observer deux chiens vivrains. Vivre, des chiens qui ne sont en réalité absolument pas des chiens. Thomas <rire> de Broquer est allé à leur rencontre. On va pouvoir se mettre ici, se mettre à copie et... Et moi, je m'occupe de la faire reculer. Nous voilà partis à la découverte des chiens vivrins. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ressemblent à tout, sauf à un canidé. Anthony Colère est le responsable adjoint du parc. Quand on a un animal qui a un mélange d'un petit peu la démarche d'un blaireau, une tête un peu de raton laveur, avec la taille d'un petit renard. Originaire d'Asie, le chien vivrin est omnivore. Aujourd'hui, il s'agit d'une espèce invasive, bien présente dans les forêts luxembourgeoises. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le parc souhaite sensibiliser le grand public à cette espèce. Aujourd'hui, il est difficile d'évaluer la la taille de la population présente en milieu naturel chez nous. Pour l'espèce, euh, c'est problématique de, de la voir ici. Elle rentre en compétition avec euh, les espèces de chez nous, puisque forcément, comme ça mange eh bien, la même chose que du chat, du renard ou du blaireau, eh bien, ça limite aussi les possibilités d'alimentation pour ces animaux-là. Les deux chiens vivrains des grottes de Han n'ont pas encore de prénom. Les soigneurs leur en donneront un en fonction de leur caractère. Mais on peut déjà dire que la femelle n'est pas timide. Quand elle s'approche, elle ne cherche pas en fait, à morder plus que ça. Elle cherche d'abord à sentir. Mais comme le doigt ressemble à un coup de De poulet Forcément, pour elle, elle se dit, ça vaut le coup d'essayer d'attraper, voir si jamais ça vient ou pas. Oh. Oh, la mousse. <rire> Aujourd'hui, la seule chose qu'elle aura attrapée, c'est mon micro. Il y a un petit peu de bave de, de chien vivre. Ouais, c'est pas grave, on <rire> Voilà, des chiens donc à découvrir au parc animalier des Grottes de Han, dans la province de Namur. C'est super mignon, ça pourrait être un doudou pour les enfants, non Bon, moi, moi je m'y fuirais quand même pas trop. Hein. Oui, c'est vrai, votre doudou, c'était quoi, Christophe Grandjean Je, je petit sais petit. plus, mais pas un chien vivre <rire> Pascal Michel, un chien comme doudou, non euh, Non, moi, bon, c'est un. Euh... Euh, un petit père Noël comme ça, il ah, je toute l'année avec moi. Mon c'est Mignon, c'est oui. Noël toute l'année avec vous, ça de votre moi, doudou Moi j'ai toujours quoi un grand nounours Marco. C'est votre, euh, votre homme Non, non c'est mon doudou. Ah, c'est <rire> mon nounours. Non, <rire> <c 'était> pas... <rire> Émilie de Kegel. Ah, moi c'était une thé d'oreiller avec des coccinelles rouges. D'accord, qui était toute douce, c'était votre doudou. Non il fallait que ce soit froid. <rire> ah bon, d'accord, ben voilà, Émilie a Cette donc C'est bizarre. Ours, vraiment, pas... <rire> vous l'avez compris, de la bonne humeur évidemment dans le 8-9 de l'été, soyez les bienvenus, il est 8h16. On va sur la route avec vous, Stéphane Pébeuf. Comment ça roule à cette Eh bien, je vous emmène sur l'E40 qui relie Liège à Bruxelles, où il y avait un accrochage à Sterrebek. Euh, il est terminé, la chaussée est dégagée, mais persistent quelques fils en direction de la capitale. Vous perdez 15 minutes pour rejoindre l'échangeur euh, de Wolué-Saint-Etienne. Et puis, dans l'autre sens, 10 minutes supplémentaires suite à des travaux où la circulation s'effectue sur deux voies rétrécies entre Sterrebek et Everberg. Pour le ring de la capitale, là où on perd le plus de temps, c'est en circulation intérieure entre Itre et Grand Bigard, suite au chantier situé en Dorlecte. 13 minutes à votre temps de parcours et dans l'autre sens pour la circulation extérieure, c'est 5 minutes supplémentaires entre Grand Bigard et ITRA. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est Tout ce que vous aimez, J.C. J.C. Meubles, 4000 carrés d'exposition, un choix énorme en salon, salle à manger, studio jeunes, chambre à coucher et literie dans les plus grandes marques. Venez aussi découvrir notre superbe département des meubles granges. J.C. Meubles, chaussée de Tongres au cours. 8h, 9h, le 8-9. Soyez les bienvenus dans le 8, 9 de l'été, il est 8h17. On espère que tout va bien chez vous. En tout cas, on va rendre agréable votre matinée puisqu'on aura des cadeaux à vous offrir. Direction Péridaïsa. Daïsa, en famille, deux adultes, deux enfants, si ça vous dit. Restez bien connectés, évidemment. On vous dira comment faire dans quelques instants. On partira en vacances aussi avec vous, Pascal Michel et Sophie Marceau. Ouais, exactement. Je voulais vous faire une petite devinette avec le générique de Dreams. Dreams, la boum ça que Je voulais vous dire Sophie Marceau qui faut encore parler d'elle. Vous vous souvenez, elle a déjà eu quelques soucis avec des paparazzis il y a quelques semaines, et ben oui. là, elle remet le couvert. C'est intéressant. Ça ah, oh. remet le couvert, exactement. Christophe, vous restez avec nous pour les infos tout ben, à l'heure. Pour les infos sur Sophie Marceau, en tout cas. Oui. <rire> C'est ça en fait. Vous avez vu et les Emily deux de premiers Kegel? épisodes Et ben, ouais. vous allez voir le troisième. Émilie de Kegel, on va parler vacances. Oui, alors, dans les incontournables de l'été, j'ai sorti de mon sac de plage, mon sac de vacances, un stylo -habit ah. à billes indispensable. On, on, on va, va travailler, travailler. pour faire les sudocu, des magazines féminins. Ça va être trop On a hâte, évidemment. En attendant, direction te, avec vous, Sarah Viss. Oui, pour aller à Forestia, qui nous propose des aventures en forêt. C'est un domaine de 40 hectares, de, de bois, de plaine. Alors, d'une part, un parc animalier. Et puis, euh, neuf euh, parcours-aventures dans les arbres. Et je trouve ça bien, parce qu'il y a des parcours, déjà, pour, au petit bout de, de, de deux ans. Oui. Euh, Ce n'est pas souvent le cas. Donc, ils peuvent participer. C'est quand même euh, euh, au sol. Alors, il y a aussi deux tyroliennes. Une géante de 120 mètres. Je ne sais pas qui est... Aventurier, moi comme c'est oui, ah, oui. voilà. Moi, je ferais celle de 40 mètres pour ceux de... Pour les deux ans. Mais oui, mais enfin, c'est déjà bien, 40 mètres, je trouve, finalement. Voilà. Voilà ensemble. Alors, des murs d'escalade aussi. Il y a 6 murs, 12 voies d'escalade. Là, il faut avoir 8 ans pour commencer. Alors, concernant... Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tous ces parcours aventure dominent le parc animalier, donc on a à chaque fois les animaux en dessous. C'est sympa. Et alors, comparé... J'essaie de, <rire> de vous manger. il oui, ne faut pas tomber oui. dans les loups. Ça, ça a morti le choc. Oui, ça, c'est vrai. Alors, concernant justement ce Parc animalier, donc euh, 300 animaux euh, d'une trentaine d'espèces, plein de bébés qui mmh. sont nés récemment, donc c'est toujours mmh. mignon. Euh, des bébés loups justement, des lynx des bouquetins, des bisons, des cicas qui sont des cerfs et aussi des ours en semi-liberté. Euh, si vous avez faim, soif, il y c'est le, le Forest Bar, c'est un resto-bar qui, qui domine. En fait, il y a une grande terrasse qui domine le parc animalier, la plaine de jeu aussi. Donc comme ça, on peut euh, regarder euh, ses mmh. enfants, euh, surveiller ses enfants pendant qu'on boit un verre ou qu'on mange. Et ça a la question. Que se posent tous les parents Combien ça coûte Alors combien ça coûte Alors il faut savoir que l'accès au parc aventure euh, ou euh, au parc d'escalade inclut la visite du parc animalier. D'accord. 26,50€ par adulte, moins cher pour les enfants et des entrées à gagner Aha chez Marc Vernon et tout à l'heure. Et donc là, ce sera gratuit. Voilà, dans à vivre à ici entre 15 et 17 heures. Exactement sur Vivacité, restez connectés avec pas mal de bons plans aussi à découvrir sur le site 365. Point. Ça va, j'ai tout dit, c'est bon. Oui, c'est parfait. Vous avez Ouf, bien fait. Ça. Alors tout va bien. <rire> ça, c'est Ça veut dire que la suite, c'est le 8-9 de l'été, les meilleurs moments, évidemment, de cette année. On va rire un petit peu parce qu'il manque pas quelqu'un ici autour de la table, un les chauffe, amis. Vous voulez dire ah, Je, je croyais que vous le remplacez. non, non j'en ai un peu plus que lui quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Jérôme De Boerse, évidemment, il n'est pas là. Il s'est pris des petites vacances et il a bien raison. Mais vous inquiétez pas, on a le meilleur du cactus. Souvenez-vous, c'était le 17 décembre passé. La rumeur enflait. Salah Abdeslam se serait volatilisé dans un meuble en profitant d'un Déménagement. Aïe, aïe. Aïe. Actus de ce matin, Jérôme, et les suites de l'enquête sur la traque de Salah Abdeslam. Oui, et dixit bis repetitita François de Brigode, c'est à nouveau une information exclusive RTVF. Benjamin, des éléments. notre rédac info, devenant le centre névralgique international de renseignement multimédia trans de l'univers. Certes concentré dans un axe molenbeek lac mais tout de même, il ne m'étonnerait pas qu'un de ces soirs, François de Brigode annonce que Salah Abdeslam, il le planquait chez lui. Félicitations. L'équipe de journalistes, bien sûr Et dévoilons la petite supercherie Qui n'a pas pu échapper à grand monde Tant cela devenait cocasse Justine Katz, vous l'aviez tous deviné N'est qu'un hologramme des services secrets américains oh. Projeté par une caméra Reliée au Pentagone Ceci afin de rassurer la population euh, C'est nous, hein, donc euh, Quentin Warlop, lui, est rentré à Washington à rendre son rapport à la CIA oh, C'est un... Oui, un agent infiltré hein, euh, Extrêmement entraîné Il n'y a qu'un agent Comme ça, qui aurait pu survivre plus de 10 jours dans la jungle de Molenbeek. Bon, <rire> les derniers soubresauts de l'enquête, donc nous aurions pu en finir avec euh, Salah Abdeslam euh, deux jours après les attentats de Paris mais en Belgique, il est interdit de perquisitionner entre 22h et 5h du matin et c'est heureux, parce qu'à cette heure-là les gens dorment <rire> ça ne serait quand même pas très poli de tambouriner ainsi à des ouais, heures oui. si indues euh, et la police a eu raison de craindre que Salah Abdeslam euh, ne, ne, ne porte plainte pour tapage nocturne hein <rire> la, la loi est la loi, n'est-ce pas David hein, je, pu, je, eh ben, la, la loi est la loi du laisse Durex. Euh, du N'essayez oh pas pardon. pardon David, je ne suis pas comme vous Il y a longtemps que je ne me suis plus fait de, de latin voire même de grec Alors, Pas de perquisition autorisée Entre 22h et 5h du matin Vous regardez les séries télévisées américaines La somme de patience qu'il faut à un juge d'instruction pour délivrer un mandat de perquisition Alors chez nous on fait une demande de mandat Bon d'abord il faut tomber dans les bonnes heures d'ouverture des administrations Donc vous oubliez le mandat Avant 9h à 10h30 Entre 12h et 14h et après 16h30 16h15 Si au local C452 Madame Monique organise une petite autorité oh. Qui prend sa prévention à 82 ans Salaud de Charles Michel bon, Vous avez de la chance Vous êtes dans les heures Et vous avez échappé aux grèves au jour de récup et au pont Le est avalisé, on vérifie alors sa validité, date, heure, lieu et enfin, quand il est rédigé, avalisé, acté signé, on recommence tout parce qu'il n'est pas en irlandais <rire> Bon, on n'est pas là pour se moquer, mais ça défoule un peu quand même Bref, minutons À partir du moment où l'on découvre l'endroit exact où se loge un suspect à Molenbeek, jusqu'au moment où l'on se décide à l'appréhender de manière légale, le mec a le temps d'aller rejoindre Tripoli en pédalo. Heureusement, la Belgique s'est dotée d'une arme de défense redoutable, un bouclier humain à côté duquel celui de Captain America n'est rien d'autre qu'un couvercle de poubelle en frigolite, Coon Gins. <rire> notre ministre, toujours aussi charismatique avec son air de « quel que soit le côté où je me tourne, j'ai toujours mes fesses derrière moi <rire> », qui dissipe les doutes concernant notre efficacité, Salah Abdeslam se serait enfui de nuit dans un meuble, au nez et à la barbe des ah, « le fiefé sacripant, ah le roué ». Non mais c'est imparable, on a déjà tous déménager une de normande à 3h du matin dans un quartier cerné par la police. Ta ta ta. On l'a tous fait Et ces terroristes, en plus d'être djihadistes, sont contorsionnistes. Ce serait un meuble Ikea, la Suède est complice, salaud Kuhn a pris une mesure draconienne contre l'État islamique suédois, Daeshson, donc. Hein. On va vous atomiser à l'euro de foot. C'est terminé, j'étais à la soi-disant. Ah, je comprends bien, profite avant qu'il y ait des photographes. Du cactus à revoir évidemment sur notre site rtbf.be/Ovio Jérôme si tu nous regardes mets de la crème solaire parce que ça va taper. <rire> pas, <rire> ça va avec tu vas t'attraper un zon de clash <rire> exactement ça fait mal quand on n'a pas de cheveux. Dites Émilie vous restez avec nous puisque tout à l'heure vous allez nous faire passer les petits tests. Ouais ouais ouais les tests psycho euh, les incontournables de l'été on l'a tous fait oh, et on j va encore tous le faire ouais. autour de la piscine euh, au bord de la plage euh, ça va être assez euh, assez sympa. Je vous en ai dégoté quelques uns. <rire> en attendant on croyez-moi qu'on va partir en vacances un petit peu aussi, mais pas loin de chez nous, Peridize, ça vous dit Ah oui, super oui. Les Lémuriens, les girafes, les rapaces, panda. tout ça. Et le petit bébé panda Baby Pea. Vous savez combien il pèse maintenant j'étais au renseignement, à votre avis un kilo. 700 grammes Un peu plus qu'un kilo. Un kilo deux Un, peu plus. un kilo trois Un kilo le, le, quatre Un kilo six <rire> Un kilo, kilo six. Oui, un kilo sept, les amis <rire> Il pèse le poids d'un chou vert. Voilà, apparemment, il est trop gros pour sa boîte de pesée. <rire> ça vous fait rire, ça bah, Un chou vert, oui. Ben voilà, sachez que PeriDiza, vous pouvez y aller en famille, on a une invitation pour vous, deux adultes, deux enfants, si vous souhaitez vos places, vous envoyez maintenant un petit SMS, code PERIDAISA vos coordonnées complètes au 6003, c'est 75 centimes, le message, en attendant, ben restez là, prenez un bon petit déjeuner, courage, c'est lundi, les infos arrivent, et puis le Tour de France avec Samuel Grulois sur Vivacité, et en direct évidemment sur la Une TV, à tout de suite. Viva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 On vous donne rendez-vous le 23 juillet à Nivelles, En première partie de Natacha Saint-Pierre, n'hésitez pas à venir chanter avec nous. Le showcase du beau vélo de Ravel, ce samedi 23 juillet à Nivelles. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des airs, ça se respecte. Une initiative de la Sofico, avec Vivacité. Topits, astuce congélation du jour. Nous, nous sommes les 5 congélations 5 congélation Topits, Top de vrai dur à cuir. Oui. On se tient toujours droit pour facilement oui. nous remplir. Topits, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Topits. Sold à MasMakelen Village. Profitez de réductions allant même jusqu'à moins 60% sur les prix outlets, mais aussi de musique live et d'une plaine de jeux pour les enfants. Ouvert tous les jours jusqu'à 19h, également dimanche. L'été commence ici. Tous les détails sur MasMeckelenVillage.com Ewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww <laughs> Et vous nous rappelez, Christophe Grandjean, l'actu de ce lundi 18 juillet. Le Forum publie la liste des métiers en pénurie en Wallonie. 15 nouveaux métiers sur la liste 2016, par exemple Carleur, chef de projet informatique ou encore médecin généraliste. Un accident spectaculaire hier soir à la Foire du Midi à Bruxelles. Une, une nacelle, la nacelle d'une attraction s'est détachée. Impressionnant, mais heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Une minute de silence partout en France aujourd'hui à midi. C'est le troisième et dernier jour de deuil national après l'attentat de Nice qui a fait 84 morts. En Turquie, le coup d'état manqué renforce le pouvoir du président. Recep Erdogan pourrait se montrer plus autoritaire encore à l'avenir. Il envisage de rétablir la peine de mort. Côté météo, aujourd'hui, un temps estival de plus en plus chaud. Dans les jours qui viennent, il y aura du soleil. Pensez à vous hydrater et vous protéger jusqu'à 27 degrés. Il est 8h30. L'info dans notre région avec Fabien Magri. Bonjour à tous, l'émotion sera sans doute encore vive demain à mai C'est en effet ce mardi qu'auront lieu les funérailles de Wendy Montulé. Le corps de la jeune genutoise de 21 ans, rappelons-le, marquis de Saint a été rapatrié ce week-end. Oui, rapatrié de l'île de Saint-Martin, dans les Antilles françaises, où la jeune fille, je vous le rappelle, passait ses vacances et où elle a été assassinée alors qu'elle faisait son jogging, c'était il y a une semaine de cela. Lors de ses obsèques, demain, une cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Pierre, dans Psy suivi de l'inhumation au cimetière du Pirka Ahamé. Quant à l'auteur du crime, il ne sera jamais jugé. Il en effet été tué dans sa cellule de prison durant la nuit de jeudi à vendredi. Des codétenus détenus l'ont apparemment étouffé avec un coussin. Ce jeune homme de 21 ans avait fait des aveux lors de sa garde à vue. Il avait reconnu avoir agressé sexuellement Wendy Montulé et lui avoir porté des coups fatals, sans doute avec un morceau de verre. L'autopsie de la jeune utoise a d'ailleurs permis de déterminer qu'elle avait été frappée à une quinzaine de reprises, surtout le devant du corps. Un dealer de cannabis appréhendé en pleine rue par la police de Liège. À son domicile, les enquêteurs ont découvert un matériel complet de conditionnement. Une centaine de sachets déjà préparés et plusieurs GSM. Cet homme de 25 ans est déjà connu de la justice pour trafic de stupéfiants. Il a été déféré au parquet. Flemal va vivre aujourd'hui au rythme du souvenir de son ancien maître André Coles, assassiné il y a 25 ans, jour pour jour. Le ministre d'État a laissé une trace encore bien vivante dans la commune qu'il a vu naître, mais bien plus largement dans toute la région liégeoise. L'ancien journaliste Louis marette élu conseiller communal libéral à Liège, a consacré un ouvrage à André Coles dans lequel il décrit son héritage politique et économique. Après un quart de siècle, il reste surtout un très grand En vide, qui se traduit par une sous-représentation de Liège dans le fonctionnement du Parti socialiste. On sent l'absence d'un homme très fort à Liège. Ce qui est intéressant chez André Kohl, c'est qu'il a dans sa chair vécu la fin tubeuse. Et donc, il a compris qu'il fallait relancer. Toute une opération de reconversion économique. André Gauls a mobilisé les fonds publics. La création de diverses intercommunales, nombreuses, il a créé Néos, et c'était l'homme fort du PS Liégeois. Mais... L'argent public était vraiment réinjecté dans la reconversion économique. Cet argent public, il a permis de faire Il a faire permis quoi de lancer l'aéroport, il a permis de travailler sur tous les, les pôles intermodaux. Il n'aimait pas l'argent. L'argent était un outil qu'il voulait faire profiter au plus grand nombre. En ça, il était un vrai socialiste. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose qu'il y a 25 ans. Louis Maret, l'auteur du livre André Coles, au fer rouge, une interview de Françoise Dubois. Aujourd'hui, dépôt de gerbe et discours au parc communal de Flemmal. L'assassinat d'André Coles devrait amener aussi un nouveau développement judiciaire. Un troisième procès est prévu en janvier prochain. Elle était fermée depuis plus de trois ans en raison de travaux. L'église Saint-Lambert de Soumagne est à présent ouverte aux visiteurs tous les après-midi d'été à l'exception des dimanches. Une église en partie sauvée, Barbara Schall, mais la route est encore longue sur le chemin de la rénovation. Quelques rares curieux passent la porte de cette église en briques rouges. Je suis amoureux de ma région, je suis amoureux du patrimoine. Plusieurs fois j'ai voulu rentrer, mais chaque fois j'ai trouvé port de bois, et bien je me suis dit que... C'était l'occasion ou jamais. Paroissiens et passionnés ont décidé d'ouvrir leur église le temps d'un été. Une église pleine d'histoire et la première, c'est celle de ce plafond en bois, entièrement peint, réalisé après un incendie en 1694. Ce que vous voyez là, ce sont les armoiries de familles qui ont donné quelque chose pour la reconstruction de l'église. Ceci est tout à fait exceptionnel. Des histoires qui se cachent aussi dans les petits détails des boiseries. De ce côté-ci, vous avez au milieu de la sculpture de la porte, vous avez une partition qui est une partition d'un Noël liégeois. En trois ans, près de 460 000 euros ont été investis dans la restauration de cette église Mais beaucoup reste à faire, murs décrépits et infiltration d'eau Les paroissiens espèrent qu'un jour, leur église retrouvera sa splendeur d'autrefois Les francopholies de Spa démarrent demain avec en marge, comme toujours Le Francophone un concours qui permet à de jeunes artistes de se faire connaître du grand public Comme nous l'explique le coordinateur de ce concours, Hugues Debas Cette année, on a reçu 96 candidatures pour le Francof. Donc, il n'y a malheureusement que 9 groupes qui sont sélectionnés. Au niveau des Liégeois, on a Lieutenant qui nous vient de Liège-Bruxelles et qui, qui se produira le jeudi 21. Et le vendredi 22, on a Monsieur 13 qui sont vraiment des Liégeois. Donc, ils vont représenter un petit peu la province. Sinon, on a des artistes qui sont belges, qui viennent un petit peu de partout. Ça peut venir de Vielsalm, de Bruxelles, de Nivelles, de Chimay. Et voilà, donc, ils ont 30 minutes pour montrer un petit peu ben, ce qu'ils savent faire face au public, face aux médias, mais surtout au jury, qui est composé d'une vingtaine de personnes personnes qui sont tous des professionnels belges mais également étrangers. Ils sont là bien entendu pour venir découvrir les artistes mais aussi pour offrir des prix. Donc il y a des studios d'enregistrement, il y a Sa Balance bien entendu qui est présent dans des radios. On a toute une série de festivals, il y a le belgique Festival entre autres qui vont offrir bien, des participations. La Francophonie de Spa qui bien entendu programme le lauréat euh, l'année suivante. Euh, Sabam for Culture qui va faire un, un espèce de clip. Donc voilà, toute une série de prix qui sont très intéressants euh, mais en tout cas nous ce qu'on essaie de faire c'est de proposer euh, pour un maximum de groupes le maximum de prix. Le coordinateur du concours Les Francophes ou francopholies de spa interrogé par Cathy Massard. À 8h36, faut-il partir plus tôt ce matin Stéphane Piebeuf La situation est plutôt calme sur les routes. Pour rejoindre Bruxelles via l'E40 qui vient de Liège, eh bien les automobilistes perdent quelques minutes avant d'arriver à woluwe saint etienne Si vous êtes concerné par ces embouteillages, eh bien soyez rassurés, rassuré, vous n'allez pas perdre plus de 11 minutes actuellement pour rejoindre Bruxelles. Et puis dans l'autre sens, donc de woluwe saint etienne vers Liège sur cette E40, vous allez perdre 7 minutes en raison des travaux. La circulation s'effectue sur deux voies rétrécies entre Sterebeck et Everberg. Parlons E40, mais celle qui convergent vers Bruxelles et surtout vers la mer. Le 40 Bruxelles-Ostende. Pour rejoindre le littoral, la circulation est fluide. Une circulation légèrement dense dans l'autre sens, à partir de Ternate, pour rejoindre Grand Bigard. Et sur le ring de la capitale, là où ça coince le plus, eh c'est la circulation intérieure du ring entre Ytre et Grand Bigard. Ajoutez 15 minutes supplémentaires. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.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 Le 8-9 Bienvenue à 8h36, 38, dans le 8-9 de l'été. Tout va bien ici en studio. On est là avec Saravis qui est avec nous. Ravis, là. En mode été, la marinière. Voilà. Vous donnez envie de partir Je suis en de vacances. en est Love Boat, tout ça. <rire> ah bah dis donc, ça fait plaisir. D'ailleurs, si on part en vacances, Émilie, on doit emmener absolument attendez. quelque chose dans son sac à main. Attendez-vous si toujours. Si on vous dérange, vous le dites. Attendez toujours Emily. que <rire> le feu passe au vert avant de vous engager dans les <rire> passages cloutés. Je oui. pense qu'elle fait bah... un test pendant ses vacances. Ah, pardon, excusez-moi. Euh... Oui. Bah oui, bah attendez, les, les tests psycho. Euh, et j'en ai trouvé. Des... Mais vrai non, mais plus débile que ça, c'est pas possible. Alors, on va se faire plaisir. D'accord. Donc on va parler débile, ça va être sympa. Restez avec nous. C'est très vendeur ce que vous faites, Emily De Kegel. Merci d'être là. On se sentir concerné. <rire> Les people avec vous aussi, Pascal, Michel, dans quelques instants. Oui, si je vous parle de la plus grande tenniswoman belge, vous me dites. Justine Hennard Oui évidemment eh ben, Je vous parlerai de Justine Hennard, Oh merveilleux On vous rappelle qu'on a un concours aussi On vous envoie à Peridize à Deux adultes, deux enfants Vous envoyez Peridize à Vos coordonnées complètes maintenant Par SMS au 6003 C'est 75 centimes le message Tout à l'heure un invité en best-of Ce sera Pierre Marcolini Il viendra nous parler de son bouquin Cacao, des recettes pour parler chocolat Croquant, crémeux en sauce Mais juste avant, la grande boucle Tour de France 2016, ce lundi 18 juillet, 16e étape, 209 km en plaine, entre Moirant en montagne et Berne. Et ce matin, c'est avec Samuel Grulois justement pour ce Tour de France. Salut Samuel, comment ça va ce matin Bonjour Julie, ça va très bien, ça va très très bien, encore une petite semaine, on est de retour à la maison. Ça va ah aussi. bah dites donc, profitez bien, en attendant, couvrez-vous, il y a du soleil, et alors on attendait hier Naira Quintana pour faire le spectacle dans Jura, mais c'est finalement un autre Colombien qui a attiré tous les regards. Oui, Jarlinson Pantano, un Colombien de 27 ans, beaucoup moins connu et beaucoup moins médiatisé que son compatriote Quintana. C'est un grimpeur sans grade et sans palmarès qui a eu le bon goût hier d'intégrer la bonne échappée du jour avec 29 autres coureurs sur ce parcours jurassien qui n'était pas piqué des verres. C'est donc l'un des quatre Colombiens présents sur ce Tour 2016 qui a dompté le fameux Colombier et surtout la descente des lacets du Grand Colombier dans lequel il a rattrapé Rafal Maïka au sprint à culose Pantano, dont le nom rappelle le nom de famille, rappelle inévitablement Pantani. Pantano donc a battu sans discussion le champion de Pologne qui n'aura pas Tout perdu dans l'aventure, puisqu'il chippe le maillot à pois rouge au belge Thomas de Gent. Pantano, que le président colombien en personne a félicité par téléphone, a notamment dédié son succès à Mathias Frank, c'est son leader, contraint à l'abandon. Samedi, son succès qui permet à Yam de pousser un ouf de soulagement. La modeste et transparente équipe suisse, dirigée par le belge Rick Verbrugge, a donc sauvé son tour concernant le classement général à part la défaillance de Vanguard Garderon qui recule de la sixième... À la huitième place, à part les deux attaques sans conviction d'Arou et de, et de Bardet, eh bien, il ne s'est strictement rien passé. C'est décevant, c'est interpellant. Certains considéraient cette étape comme la plus difficile de la grande boucle. Mais eh bien Chris Froome l'a terminée sans la moindre seconde de stress. On ne peut pas lui reprocher à Froome, tout de même, d'être maillot jaune et de contrôler la course avec son équipe Sky. Par contre, par contre on peut reprocher à ses adversaires un manque d'ambition, un manque de volonté. On a l'impression qu'ils ont déjà accepté la défaite alors qu'il reste encore six étapes et ça c'est dommage. Et la première de ces six étapes justement Samuel ce sera aujourd'hui en Suisse, troisième pays hors France visité cette, cette année autour. Oui, après l'Espagne et la principauté d'Andorre, qui est donc un, un pays évidemment, départ à Morian en montagne, dans l'un toujours arrivé à Berne, la capitale suisse. Après 209 km, les équipes de sprinteurs tenteront probablement de contrôler la course, car il s'agit là de leur dernière chance avant Paris dimanche prochain. Mais on se doute aussi que les Suisses du peloton seront motivés. Ils sont encore 8 en liste, dont un certain Fabien Cancellara, Spartacus, c'est son surnom. Le vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix qui dispute l'ultime tour de sa formidable carrière. Il est né à wollen Bay-Berne, petite commune du canton de Berne. Il arrive donc chez lui et on serait surpris qu'il dispute cette étape dans, dans l'anonymat du peloton. Il sera membre de l'échappée ou il sera l'attaque dans le dernier kilomètre. Mais le puissant coureur de l'équipe Trek tentera quelque chose, vous verrez. Merci beaucoup Samuel Grulois en direct du Tour de France, étape suisse aujourd'hui. On vous retrouvera tout à l'heure sur Vivacité évidemment en direct pour refaire un point sur la grande boucle. On vous dit à demain dans le 8-9. À ah, de... demain, oui, tout à fait. Salut Sam, dans la suite, nous, on va continuer, puisque vous savez, on est là avec des cadeaux. On vous envoie à Péridiza, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir partir en vacances, c'est vrai. Émilie, vous, les vacances, c'est prévu pour quand Oh, fin août. Fin hein. août hein. Vous partez quelque part en particulier euh, Oui, mm -hmm. mais oui. <rire> oui, oui, oui euh, euh, bon, là. Mais plutôt définitivement. Mais euh, vous oui. irez où exactement Ah, du côté de Bayonne, Pays Basque. D'accord, en France, alors, ouais. chez ouais. nos voisins. Fait beau, là-bas, il paraît. Ouais, Profitez-en bien. Sarah, vous, les vacances, c'est aussi reporté, peu plus loin dans la saison là. Non mais c'est au mois de non d'août. J'arrivais pas à dire le mot c'est compliqué. C'est mot compliqué c'est vrai. Il y a quand même une syllabe. Mais on va peut-être rester à la maison faire des aménagements tout ça. Voilà, pour bébé, ouais, arrive, voilà, tout ça. Voilà, voilà bah, comme ça c'est fait vous Pascal des vacances à prévoir. Oh moi les vacances vous savez c'était il y a 15 jours ce sera dans une semaine bref c'est un peu tout le temps. Ce garçon est en vacances toute l'année. <rire> Chef je pense qu'il faut qu'on parle. Bref on vous laisse encore quelques instants pour envoyer le code Peridaiza vos coordonnées complètes au 60 03 c'est 5 centimes le message et nous on revient dans quelques instants avec toute la bande. Emily va nous parler de ce qu'il faut absolument emporter dans son sac de vacances. A tout de suite. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur greffel.be. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif.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 Le 8-9. Il est 8h46, bon réveil, bon matin, courage C'est lundi aujourd'hui, on est avec vous comme tout l'été, dans le 8-9 de l'été. Est-ce que tout le monde est en forme ici table oui de... Est-ce que Magali de Vedrin est en forme au de rire le téléphone, pas autour de la table Salut Magali oui Magali, <rire> est-ce que vous nous entendez Magali une fois, Magali deux fois, mais Magali en fait a remporté ses places pour Peridaiza. Ça vous fait rire parce qu'en fait on pensait qu'elle était au téléphone, mais en fait elle était Mais on est beaucoup dans ma tête, donc euh, voilà, on imaginait beaucoup de choses. Magali, on vous envoie de toute façon deux places adultes, deux places enfants pour aller à Peridaiza en famille du côté de Brugelette. N'hésitez pas à aller voir les Limuriens, les girafes, les rapaces, les Estivales aussi, 4 heures de plus ouvertes en nocturne. Bref, vous allez bien en profiter en attendant. qu'elle nous... ne répond pas. Vous voulez pas Magali faire Magali Bonjour. Mag... Bonjour. Elle n'est pas contente en fait. Bon, d'accord. Allez, ça va. On se calme un petit peu. 8h47. On va la jouer cool avec un monsieur qui sait parler aux femmes. Le chocolat, ça vous parle, mesdames C'est ah, ok. ah, oui. un peu trop oh. bien d'ailleurs. Vous Moi, aussi, non. Pascal Michel, d'accord. Mais vous avez un côté féminin comme ça un petit peu en vous. Pour mm. le chocolat Ouais, pour le chocolat. <rire> Dites, um, Pierre Marcolini est passé nous voir justement durant cette saison. C'était le 4 décembre passé. C'est une des figures incontournables de l'émission. Qui sera le prochain grand pâtissier? Il parlait de son livre Cacao, 170 recettes. Imaginez un petit peu un véritable voyage du Cameroun au Mexique. Rediffusion maintenant. Notre invité, ce matin, sort un livre qui s'appelle « De la fève à la tablette » et qui va nous plonger dans l'univers et des recettes euh, chocolat, mais surtout aussi du terroir chocolat. Bonjour, Pierre Marcolini. Bonjour tout le monde. Jean-Luc, s'en inquiétait, ce qu'il va venir avec de la marchandise <rire> Je suis rassuré. Je, je suis rassuré, que mais fais péter l'assiette quand même. Donc, avec quoi allez-vous nous acheter Les questions dépendront évidemment de ce que vous avez amené. Avec quoi allez-vous nous alors, acheter Alors, euh, des madeleines, hein, tout ça en France. Madeleine cool. au chocolat, madeleine nature. Une petite pâte à tartiner qui est euh, du caramel, je pense, oui, caramel. Et alors, je vous ai amené des pamplemousses confits. Ah, c'est Avec, un, avec ah. un chocolat de Madagascar, donc dans la région ah. de Nozibé, dans l'ordre de Madagascar. Ouais. Magnifique région. Des truffes au champagne. Ah, il a un en peu Il y a un peu d'alcool. Et puis alors des truffes classiques. Si avec ça j'ai pas racheté les questions, je sais ouais, pas ce que ouais, Est-ce ouais. est que vous pourriez dire que ce livre est le livre le plus extraordinaire que j'ai y jamais été. <rire> bien sûr, bien sûr. On en a vu des daubes dans le. Oh jour. là oh là, là, là, on là On en a. On a des de merde. Alors alors, alors, ça... bon, alors attendez, je crois que j'ai encore. Attendez et sérieusement. Après on parle du bouquin, je voudrais quand même parler de votre histoire industrielle parce qu'elle est fascinante. Et il y a un peu de vous dans le livre. Vous démarrez en gros avec 30 mètres carrés à Bruxelles dans un petit atelier de rien du tout. Et aujourd'hui vous allez ouvrir bientôt en Chine. La Chine aussi. Du côté de la Chine. Et alors, je voulais préciser, je suis aussi connu qu'Adamo au Japon. Ouais. Oui. Il paraît que dans les boutiques au Japon, pendant la période Saint-Valentin, vous allez et vous dédicacez dans les boutiques tellement ils sont clients de votre personnalité, de votre chocolat. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ce, que, ce qui est paradoxal pour le marché japonais, c'est qu'effectivement, étant donné que c'est une marque éponyme, donc euh, mon nom, ouais. il, est, il est évident que pour, euh, pour les Japonais, le fait que le créateur soit vivant, ce qui est quand même une bonne nouvelle, ouais. et le fait effectivement que j'incarne la marque, pour eux, effectivement, il y, y a le côté un peu star. Alors, je vous fais une confidence, Benjamin. Le truc le plus angoissant, c'est quand vous venez chaque année, même endroit, et ce qu'on appelle des aficionados. Donc, des gens qui viennent vous voir. Ah, des groupes. Avec, avec, complètement, mais avec l'album photo. Donc, 2006 ah, Marco, ouais. 2007. Et là, vous dites, tiens, j'ai grossi, j'ai vieilli, etc. <rire> et je regarde le dit, et je dis, tu reviens plus l'année prochaine parce que ça vous met un cafard pas et possible. Comme les rockers, il y a des femmes nues qui vous attendent dans la chambre d'hôtel. Pas encore, j'ai pas, pas encore, encore eu ça. Ah, vous mais avez mais hâte. Les Japonais, les Japonais sont, sont assez pudiques. Mais par contre, c'est vrai que j'ai signé sur n'importe quoi. C'est-à-dire sur un un iPad sur un portefeuille sur une blouse sur le dos etc et alors j'en ajoute un parce que ça c'est d'ailleurs c'est le marché américain vous arrivez à Hawaï pas Hawaï Hawaï c'est votre prononcez bien c'est bien Honolulu c'est votre première sur le marché américain exactement donc on commence par là alors étonnamment bien sûr puisque quand on dit le marché américain on part sur New York ou San Francisco et puis c'est vrai que c'est assez paradoxal ça fait un peu le côté décalé belge non non moi je suis du côté d'Honolulu Et en fait... Pourquoi Et Il y a une raison très simple C'est qu'il y a plus de 12 avions par jour ouais. 12 avions par jour De japonais qui partent là-bas Et comme je suis ah. connu au Japon Ça avait une certaine évidence de s'installer là-bas Alors C'est une belle histoire de business qui démarre dans le bouquin Par un peu de votre vie, jeune pâtissier On avait de cesse de me répéter Que faire son chocolat était quelque chose de terrible voire d'impossible Et pourquoi les autres pâtissiers disaient ça Pour vous décourager d'entrer sur le marché on, on voit le résultat maintenant Et vous arrivez Merci. donc avec ce bouquin Juste un mot sur la carte, parce que vous démarrez sur une carte Qui nous dit tous les terroirs du chocolat Alors il y a le Pérou, l'Équateur, le Brésil, le Venezuela Enfin tous les terroirs du cacao Vietnam, mais, Java, Madagascar Mais la raison, la raison de cette carte C'est qu'effectivement quand on parle avec eux, les, les, les Belges Et j'ai fait quand même pas mal de conférences Les Belges sont des grands connaisseurs de chocolat Les Belges sont vraiment des amateurs de chocolat Mais en réalité pendant ce temps-là Sarah est occupée à manger quasiment toutes les matières on n'a pas Et, la pâte, et la pâte Je voulais et pas immense faire de bruit. Je voulais pas faire de il fait des têtes depuis une oh, Mais c'est indiscipliné, tu <rire> sais parlez, parlez <rire> Bon alors, alors, je reviens sur la carte. En fait, chaque fois que je faisais des conférences, les gens connaissent effectivement, des marques connaissent des produits, mais quand vous commencez à regarder les, les gens en leur disant « On va parler du terroir, et quand vous parlez du lago du Caréméro, du Criolo, du Forastero, etc. » Ce qui sont tous des, entre guillemets, cépages de cacao, les gens sont complètement perdus. Et donc cette carte-là, c'est simplement pour leur dire « Attention, ne croyez pas qu'il y a simplement... » Du côté de l'Afrique où il y a ouais. du cacao, le évidemment corsé, la naissance... Le plus il est où, il est où bah, le, le plus corsé est... pour vous, c'est perso. c'est mais... pas forcément le plus corsé, mais celui qui a été pour moi le plus intéressant et qui a été ouais. une véritable révélation, c'est celui de Cuba. Deux ans de négociation. Ah ouais. Hallucinant pour, pour essayer de sortir évidemment des fèves de cacao. Avec Fidel Castro bah, Pas avec Fidel, mais son frère. Mais, ouais. mais surtout, Raoul deux avec Raoul. Et, et je me souviens de la signature de l'accord avec le gouvernement cubain. Euh, on était plus de 40 dans l'ambassade de Belgique. Et je me ouais. suis dit, mais est-ce que je rachète l'île ou bien est-ce que je rachète simplement <rire> deux d' de fèves de cacao tellement il y a du monde mais surtout dans la région de Baracoa et c'est peut-être le paradoxe de l'embargo c'est qu'effectivement on a préservé les cacaoyers et là vous avez des fèves qui sont de type Trinitario qui sont juste exceptionnelles ça vous enveloppe c'est comme quand vous prenez une fève de cacao et que vous mangez le chocolat qui est fait de cela c'est comme si vous avez une étreinte d'une femme qui vous sert mais c'est fabuleux mais tout ça dans le livre si j'avais su je serais devenu pâtissier aussi ont un afflux de sang c'est extraordinaire Enfin, bon alors on va quand même regarder ce qu'il y a comme recette dans le bouquin. Pas toutes, mais ce qui est original, c'est qu'il y a du salé. Par exemple, en petit apéro, ça paraît tout idiot, mais ce sont quelques fèves de cacao crues avec fleur de sel, poivre noir. Donc ça, c'est vraiment le mariage sucré-poivré. L'idée, encore une fois, c'est qu'effectivement, quand je montrais des fèves de cacao aux gens, les, les gens me disaient mais est-ce que c'est comestible Est-ce qu'on peut le manger Je dis vous savez, à l'atelier, si c'est pas comestible au départ, ça ne sera pas comestible à la fin. Et Sancément. en fait, c'est de dire quand vous grillez des fèves de cacao, est-ce qu'on peut les manger Oui. Est-ce qu'on peut en servir en apéro Oui. Si je grille ces fèves de cacao et que je les mets dans un dans un mixeur et que je rajoute ouais. du sucre. Est-ce que j'ai déjà la naissance du chocolat Oui. Et revenir sur ces bases-là. Mais il y a aussi une centaine de recettes. Effectivement, je fais un peu de promo. Il y a une bien centaine bien, de non. recettes où on travaille avec ce qu'on appelle des grands crus de chocolat. Pourquoi Parce que les gens partent du principe que quand ils font une mousse au chocolat en se disant tiens c'est marrant, elle a pas beaucoup de goût. Mais si dès le départ on n'a pas une matière première ou un chocolat qui a beaucoup de caractère, à la fin on l'a pas. il ouais, ouais. y a quand même le côté sous une mousse au chocolat, on prend du chocolat bas de gamme, on va pas prendre du bon chocolat martini. Si, voilà, vous voyez voilà, ce que voilà, je veux dire Vous n'avez pas encore à nourrir Monsieur Marcolini si, Vous voyez Il y a toujours dans une équipe Une preuve égaleuse Et si vous êtes fan de chocolat, sachez que Pierre Marcolini a lancé un été avec Pierre. Des esquimaux, des petits pots de crème glacée et encore une boisson à base d'écorce de cacao. Marcolini.com pour en savoir plus. 8h54, on va vers les people en vacances. Pascal Michel. Oui, les people qui euh, se prélassent et qui s'amusent sur les réseaux sociaux par exemple, comme c'est le cas de Sophie Marceau. Alors, mmh. je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire il y a quelques semaines. Sophie Marceau, elle s'était fait remarquer par rapport au paparazzi. Oui. C'est vrai qu'elle, depuis des années, elle est suivie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, elle avait décidé de, de les prendre au piège Elle avait sorti son smartphone, elle les avait filmés mm -hmm. Elle avait posté ça sur les réseaux sociaux Donc il y avait déjà eu une petite guéguerre entre eux vrai. Et là, on la poursuit parce qu'on lui soupçonnait une relation Avec le chef Cyril Lignac C'est pas vrai et bah, Résultat, Mais si c'est pas... si, vrai parce ah. que Elle l'a elle posté sur Facebook Alors il, Elle dit, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à voir non plus Tout le monde l'a compris, Cyril Lignac et Sophie Marceau sont ensemble Pas la peine de dépenser 1,60€ Genre pour aller acheter un magazine People Donnez-les à un mendiant pour voir des photos moches Et lire des commentaires crétins mm. Lisez Tolstoy, faites des mots croisés ou venez gratuitement sur mes réseaux vous verrez des choses beaucoup plus intéressantes à bon, à bon entendeur voilà et donc comme ça Sophie Marceau elle met fin à la, la, la rumeur c'est confirmé. confirmé et vous économisez en euros il n'y a pas besoin d'aller acheter le magazine mais si People. parce qu'il y a des, des tests à faire <rire> <dans> <rire> ah <ouais. rire> on va en parler dans quelques instants au cours des nouvelles de notre Juju Nationale notre Justine Nationale qui était aux états unis ce week-end elle était notamment au tournoi de Newport pourquoi parce qu'elle était intronisée au Hall of Fame alors elle a fait aussi elle en a profité surtout pour faire une petite virée avec la famille donc elle était avec son compagnon et sa petite fille Lali et donc voilà notre petite Justine notre hénin qui a été euh, intronisée donc ce week-end c'était aux états unis à Newport Merci beaucoup Pascal D'autres people en vacances demain dans quelques instants on part en vacances avec vous Émilie c'est juste après ceci Pizza.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 8-9 de l'été avec toute la bande, Sarah Viss est avec nous Pascal Michel est là et Emily de Kegel avec son sac de vacances Oui et tous les magazines people féminins qu'on peut, qu peut y mettre pour lire à la plage et alors à part l'horoscope et les ragots people il y a aussi tous ces tests psychos mm -hmm. qui sont quand même d'une intelligence rare hein, et qui sont primordiaux dans, dans, dans, dans, dans notre épanouissement dans notre épanouissement personnel par exemple euh, Pourquoi es-tu toujours célibataire Est-ce que tu crois que j'ai besoin d'un test psycho pour <rire> euh, Quel mec de série est fait pour toi mmh. oh d'or je pense euh, que vaut ton mec sous la couette bah essaye et puis tu verras peut-être c'est pas mal euh, qui a rêvé de toi la nuit dernière ah bah pff, ça, je sais pas en tout cas moi j'ai rêvé de personne j'ai pas dormi <rire> ou alors laquelle de tes amis sera la prochaine à attendre un bébé mais qu'est-ce qu'on s'en fout euh, est-ce est que vous conseillez ça dans le sac de vacances oui ou non parce que c'est super drôle oui, c'est super drôle on se détend on a envie de faire des trucs un petit peu rigolos alors par exemple moi j'aime beaucoup euh, les questions à la noix hein. par exemple détestez-vous les gens violents Si quelqu'un dit oui bah, Vous passez par la classe prison sans prendre les 20 000 euros. Euh, Aimez-vous faire ou recevoir des cadeaux Non, jamais. Je déteste Noël. Ou encore, euh, vous embrasser volontiers vos amis Non, jamais. Je leur fais signe de la main. D'ailleurs, euh, bonne journée. Merci beaucoup, Émilie De Kegel. Merci, Pascal Michel. Merci, Sarah Vis. Et merci, Denis Collard, aussi, pour la petite météo. Tiens. Alors, Denis, oui. beau ou beau <rire> bon, très beau même avec euh, aujourd'hui eh de la Merci chaleur midi, déjà. Hein, assez... 23 degrés sur euh, les hauteurs ainsi qu'au littoral. 26 à 27 sur la campagne extrême sud. 25 à 26 euh, sur Bruxelles, par exemple. Le soleil euh, bien présent. Quelques nuages sur le sud, mais qui vont se déchirer au fil des heures. Demain, on garde le soleil. La chaleur s'amplifie encore un petit peu. On attend de 25 à localement 30 degrés. Mais ce n'est rien à côté de mercredi, où là, on aura une.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 Lundi, excellente matinée, il est juste 9h sur Vivacité. Et voici les infos avec Sébastien Piret. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À euh... midi, la France s'arrêtera pour observer une minute de silence. En hommage aux 84 personnes mortes dans l'attentat de Nice jeudi soir, c'est le point d'orgue de trois jours de deuil national qui se termine aujourd'hui. Un moment de recueillement à Nice sur la promenade des Anglais qui sera complètement rouverte ensuite. Mais plus largement, Grégoire Le Calot, des hommages auront lieu un peu partout Sur la côte d'Azur, oui, ces hommages et euh, les rassemblements vont largement dépasser la ville de Nice d'abord parce que euh, bien l'onde de choc est énorme. Hein parce que aussi de nombreuses victimes sont originaires d'ailleurs d'autres communes. Le feu d'artifice de Nice, le 14 juillet, attire du monde de toute la région. Ainsi, cette marche blanche organisée à Gatière ce matin, c'est un village de 4000 habitants dans l'arrière-pays niçois, il déplore six victimes, toutes issues de la même famille sur trois générations. Au total, une quinzaine de communes des Alpes-Maritimes organisent des rassemblements ou des dépôts de gerbes pour marquer cette minute de silence national à midi. Beaucoup dans le Var aussi, en particulier à Puget-sur-Argence, Là aussi, toute une famille frappée, une femme qui a perdu son frère, son beau-père et qui est toujours dans l'attente terrible de l'identification de son fils aîné de 17 ans et de sa mère. Une vingtaine de communes du Var vont donc aussi organiser des hommages en ce lundi. Dernier jour de deuil national, mais certainement pas dernier jour de deuil tout court. Merci Grégoire. Grégoire, le calot de Radio France depuis Nice. Quatre jours plus tard, l'enquête se poursuit. Les enquêteurs veulent tout savoir sur Mohamed Lawash Boulel. Sa personnalité reste mystérieuse. A-t-il bénéficié de complices Ce matin, six personnes sont toujours en garde à vue. Le ministre français de l'Intérieur indique que les liens entre le tueur de Nice et les réseaux terroristes ne sont pas établis à ce stade. Le Forum publie aujourd'hui sa liste des métiers en pénurie en Wallonie. Une cinquantaine de jobs sont concernés. Il y a les classiques, les bouchers, les pâtissiers, les ingénieurs. Mais cette année, 15 nouveaux métiers font leur entrée sur cette liste. Les carleurs, les techniciens de laboratoire, les architectes et aussi les médecins généralistes. Le docteur Laurence Cuvelier est le vice-président du syndicat de médecins GBO. Pour lui, ces dernières années, on a trop poussé les jeunes à se spécialiser. Si vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir que la moyenne des, des, des spécialistes est relativement jeune et que dans beaucoup de domaines, il n'y a pas vraiment de pénurie chez eux. Mais dans les facultés, on a... La plupart du temps, encourager euh, l'accès à la spécialité. Et donc, euh, la médecine générale était une option qui était souvent euh, considérée euh, par certains professeurs comme euh, une option secondaire pour les gens pas doués. Et donc, euh, c'est un peu dommage parce que ce n'est pas vrai du tout, mais le, le problème est que ça ne répondait pas forcément à besoin et donc la médecine générale.